Nous sommes mardi 6 octobre. Bonjour fidèles, auditrices, auditeurs de la radio et Voici les grands titres de l'actualité. La comparution de l'ancien président, de l'ancien député Fabien Wanchiganino a vendredi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et reportée pour ce jeudi a été ce qui a été évoqué ce mardi. Pénurie d'eau au quartier Yova de la ville de Gitega, situation due à l'agrandissement de la ville selon la régie des eaux centristes. On parlera également du manque d'eau à certaines bornes fontaines du sud de la capitale économique Bujumbura. Et la chronique santé de ce mardi nous parle de l'arythmie cardiaque avec Dr Linda Samanta Nzi Sabira dans cette édition mise en onde par Eric Ouimana. Rebonjour oh, et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganilo, Vous ratez l'essentiel Oh bonjour, page justice. Pour débuter cette édition, la comparution de l'ex-député Fabien Manchiganino, qui était prévu ce mardi, a été reportée pour ce jeudi de cette semaine. Selon un de ses avocats, ce député devrait être présenté devant le magistrat du parquet près le tribunal de grande instance Donahangwa. Uh, le député Fabien Vanchiganino est accusé, selon ses avocats, d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et de dénonciation calomnieuse. Il a été arrêté vendredi dernier alors qu'il allait animer une conférence de presse pour réagir quand, aux propos tenus uh, contre sa personne sur les réseaux sociaux, uh, lesquels, uh, so lesquels jugés mensongers par uh, le député Fabien Vanciganino. Ah, poursuivons cette édition. Quat, euh, 571 pagnes et 12 cartons de vin ont été saisis ce mardi dans le quartier Chatania, au chef-lieu de la province Gitega, par la police spéciale anticorruption de la région euh, Gitega. Roger Ndikumana, commissaire général de la brigade spéciale anticorruption, fait savoir que cette fraude sera remise à l'office burundais des recettes au BR pour que les propriétaires puissent payer les taxes et les amendes y relatives. Suivez. La brigade spéciale anticorruption commissariat régional de Gitega, a saisi des pagnes et des vins. Ces pagnes étaient non dédouanés. Et des vins étaient non dédouanés. Ils étaient sans vignettes. Ils ont été saisis sur le, des fraudeurs ici à Guitéga. Et la quantité de ces pagnes, il s'agit de, de 571 pagnes et 11 cartons de vin. La provenance de cette fraude, les pagnes Ils proviennent souvent de la RDC et ils arrivent ici à Gitega en passant par Chibitoke ou en passant par la ville d'Obujumbura. Aussi, les, les vins aussi, ils arrivent ici à Gitega en provenance de la Tanzanie. Et après cette saisie, on va procéder à la remise de cette saisie à l'OBR. Je voudrais lancer un appel à ces fraudeurs euh, qu'il faut vraiment euh, cesser des actions frauduleuses. Parce que ce sont des actions qui handicapent le développement du pays, qui menacent l'économie du pays. Les fonds qui devraient être canalisés au trésor public, ils sont déviés par ces fraudeurs et ces fonds sont déviés vers les poches de ces fraudeurs. Roger Ndikoumana, commissaire général de la brigade spéciale anti-corruption au micro de fidèle d'Antoine Sabimana. Ik heb À 13 h minutes dans le studio de la radio et Sanganero, poursuivons cette édition par à, cette page agriculture semi ce mardi du maïs hybride sur 37 hectares mis ensemble le long des marais des collines de Mugere et touaro en commune Kiremba de la province de Ngozi. Le gouverneur de cette province et les responsables agricoles de cette province conseillent la mise en commun des propriétés foncières à tous les agriculteurs en vue de la lutte contre les maladies des plantes, principalement la chenille et les qui n'a cessé d'endommager cette culture ces dernières saisons, le point avec Apollinaire Muzagara depuis Ngozi. Comme l'a indiqué le gouverneur de la province Ngozi lors du lancement du SEMI pour cette saison culturelle à 2020-2021, la mise en commun des propriétés foncières de la population permet un bon encadrement des agriculteurs et facilite même l'octroi d'aide notamment des fertilisants, semences sélectionnées et autres. Les habitants des collines, Yatouaro et Mouguerira, en commune Kiremba où s'est déroulée cette activité, ont labouré en même temps sèment le même jour et font la pulvérisation des insecticides en même temps. La récolte de ce maïs va avoir lieu presque aussi au même moment. Cela permettra selon le gouverneur de la province Ngozi une nette augmentation de la production et une lutte efficace des maladies notamment les chenilles et les ennemies des champs de maïs, chose confirmée aussi par Tademan et la Kisa de l'accord, une ONG partenaire du programme de développement des filières. L'autre avantage est que, selon les mêmes autorités, ces terrains mis ensemble se trouvent tout près des marins. L'irrigation est donc facile en cas d'absence de précipitation pour dévare à appelle toute la population d'Ongozi à faire de même. En cas du respect de tous les conseils donnés, la production reçue est de 5 à 6 tonnes par hectare pour son maïs hybride contre 1 à 2 tonnes pour le maïs local Isega ankirundi dongo Apone Muzagara, Radio Isangani. Merci, à Nous avons retour en mairie de Bujumbura. La réunion qui a été prévue ce mardi en rapport avec des enquêtes sur les informations selon lesquelles les terres de Niabouguete en zone canioche de la commune urbaine de Moura à l'État a été reportée s'inédit. C'est parce que les acquéreurs des propriétés dans cet espace ont réclamé la participation dans cette réunion des anciens de cette localité ainsi que l'administration à la base dans cette commune. Certains de nombreux participants à cette rencontre de ce mardi s'interroge comment la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, voudrait attribuer ces parcelles à l'État alors qu'elles ont été viabilisées par les services de l'État. Il demande l'application de l'article 13 de la loi du 13 mars 2011 régissant la CNTB, une disposition qui stipule que lors de ces descentes sur terrain, La délégation provinciale se joint à l'administration communale, deux membres du conseil communal ainsi que deux membres de, euh, de la colline. Et au niveau de la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, l'on indique que comme toutes les parties n'ont pas, pas été représentées, cette population est appelée à attendre un autre rendez-vous. Poursuivons cette édition par euh, le football. Eh bien, les infrastructures modernes sportives qui ont été construites dans le pays ont contribué au développement du football burundais. L'explication est du président de la commission chargée d'organiser les compétitions au sein de la Fédération burundaise de Football, FFB. Youssou Fouma aussi ajoute que ces terrains ont permis à la FFB de trouver les moyens d'appuyer différents clubs. On l'écoute au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakouman. L'impact positif qu'il y a, c'est parce que maintenant les joueurs jouent sur des terrains remplissant les normes. Comme nous recommande la FIFA, qui est notre bailleur d'ailleurs pour la construction de ces terrains, c'est que les jeunes doivent jouer sur des terrains qui remplissent les normes et non plus des terrains bosselés ou les terrains boueux qu'on a connus dans le temps. Il y a une très nette amélioration, même au niveau technique, parce que les enfants peuvent bien s'exprimer dès le jeune âge et pouvoir aller vers l'avant au niveau de la technique. Et côté social, quel est l'impact de ces nouvelles francescriptées de football Ce que nous constatons, c'est que maintenant, il y a le public qui vient nombreux au stade, c'est parce que, et socialement, d'abord, les gens se rendent compte, il y a beaucoup, peut-être qui ont travaillé pendant toute la semaine, de labeur labeurs, et qui veulent se reposer. Alors, le stade aussi est un lieu de repos où ils viennent pour changer d'atmosphère et rencontrer les autres. Et donc, au niveau social, ça a aussi un impact positif, parce que nous constatons de plus en plus la présence des spectateurs au niveau des stades et à terrain synthétique côté financier ou la valeur ajoutée de ces terrains. Il y a une valeur ajoutée parce que dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui viennent sur les stades, donc nous constatons que mais au niveau des recettes, il y a une augmentation très sensible des recettes, et ce qui permet aussi au club de pouvoir souffler parce qu'il y a la santé financière qui s'améliore. Et partant, les joueurs aussi, ils ont un plus parce que ça permet à ces joueurs de pouvoir avoir quelques primes et d'encouragement qui leur permettent de travailler très fort pour qu'ils puissent aller vers l'avant au niveau de la technique. Et de cela, comme vous le savez, ça a aussi un impact positif parce qu'au niveau du pays, les joueurs qui se comportent mieux, ils sont remarqués à l'extérieur et peuvent être euh, et transférés dans des clubs étrangers. Et puis euh, ça a une valeur ajoutée parce qu'après, l'argent ou les fonds qu'ils retrouvent dans ces transferts, ils viennent aussi investir ici au pays Poursuivons cette édition à 13h70. Euh, il s'observe une pénurie d'eau potable dans le quartier Yoba de la province Agitega de depuis environ un mois. Les habitants de ce quartier craignent des maladies des mains sales. Ils expliquent qu'un bidon de 20 litres coûte entre 300 et 400 francs, selon des informations provenant de la direction de la régie des eaux, région centre-est. L'agrandissement de la ville ainsi que l'épuisement de l'eau dans la nappe phréatique pendant la saison sèche rendent difficile l'approvisionnement en eau à la population. Une information que nous devons notre correspondant, à Gitega, Jean de Dieu Irakoze. Et l'Ordre des pharmaciens s'indigne de la mesure prise par la mutuelle de la fonction publique de réduire la liste des médicaments remboursables à ses affiliés. Désiré la président de cet ordre, dit qu'ils n'ont pas été concernés, concertés lors de la prise de cette mesure. Il ajoute en outre que la mutuelle n'est pas régulatrice des prix des médicaments, dit-il, et demande la concertation avec tous les partenaires. Et je vous l'avais dit en titre, certains habitants des quartiers du sud de la capitale économique Bujumbura apprécient la décision de la réduction du prix de l'eau. À des, for à des bornes fontaines. Toutefois, dit-il, cela nécessite des mesures d'accompagnement par les décideurs afin de fournir la quantité suffisante d'eau à la population d'autres. Se plaignent de la disponibilité des bornes fontaines, mais sans eau. C'est après affichage par l'ERGD, d'une décision relative à la diminution du prix d'un bidon de 20 litres d'eau de 10 francs à 5 francs. Le point avec Ezekiel Dekumwenaï. Ce sont certains des habitants des quartiers du sud de la capitale Oujumbura qui disent avoir bien accueilli la décision de la direction générale de la régie des eaux qui concerne la réduction du prix d'eau par bidon spanda pour ces femmes. Il fallait des mesures d'accompagnement car les fontaines concernées par la mise en application de cette mesure ne sont pas alimentées à eau en quantité suffisante. Depuis que le prix a été revu à la baisse, je n'ai jamais puisé un bidon d'eau à la fontaine publique. Parfois, l'eau est disponible pendant la nuit, entre 2h du matin et 4h. Il nous est difficile d'aller partout à la recherche de l'eau. Nous craignons pour notre sécurité. Les décideurs qui ont pensé pour le bien-être de la population devraient nous approvisionner en eau potable. Selon cet habitant, les dépenses restent inchangées malgré la réduction du prix de l'eau. Ce responsable d'une fontaine publique affirme appliquer cette mesure, mais s'inquiète des pièces de monnaie de 5 francs ou 10 francs en bout qui les reçoit de la part de ses clients, mais qui ne sont plus utilisées sur le marché. Nous avons été au courant de cette mesure et nous devons nous conformer à la décision du gouvernement, mais nous avons une question de gestion les pièces de monnaie de 5 francs ou 10 francs que nous recevons lorsque les gens viennent épuiser. Quand nous nous rendons dans une boutique ou au marché pour acheter un produit donné, on refuse les pièces. Dans ce cas, Nous voyons que c'est injuste. La décision de réduire le prix d'eau a été prise depuis le 24 septembre dernier par la direction générale de la régie des eaux, comme il avait été recommandé par le chef de l'État en vue de se prévenir efficacement la COVID-19. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique santé à 13h11 minutes dans les studios de la radio Sanganiro. Une arythmie cardiaque correspond à des troubles du rythme cardiaque. Docteur Linda Samantanzi, sa cardiologue, précise que l'un des symptômes majeurs est le battement cardiaque anormal, soit rapide, soit lent. Elle ajoute toutefois qu'il y a plusieurs sortes d'arythmies cardiaques et certaines n'entraînent pas des symptômes. Selon toujours elle, certaines maladies comme l'hypertension artérielle ou l'âge avancé favorisent l'apparition de la maladie. Le point avec Ornella Much. Lorsqu'une personne souffre d'arythmie cardiaque, cela veut dire que le rythme du cœur est anormal. Dr. Linda de la cardiologue, précise qu'il y a des facteurs favorisant la maladie. Il existe des causes ou des facteurs favorisant l'apparition d'une arythmie cardiaque. Déjà, toutes les maladies du cœur peuvent se compliquer d'une arythmie cardiaque. Il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables et c'est l'âge supérieur à 65 ans. Aussi, les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables, l'hypertension artérielle, le diabète, le tabac, l'obésité, le surpoids. Il y a des troubles ioniques, on parle de hypokaliémie, un taux bas de potassium dans le sang, la bulle d'alcool, l'apnée du sommeil, la consommation excessive de substances stimulantes comme les drogues, la caféine, l'anémie, les maladies respiratoires, certains médicaments contre la dépression et des troubles congénitaux et des fois, on ne trouve pas euh, la cause. Le patient peut évoquer différents symptômes comme essoufflement ou fatigue. Il précise toutefois que les symptômes peuvent ne pas apparaître sauf en cas de diagnostic. Les manifestations cliniques ressenties par les malades sont des palpitations qui se traduisent par la perception des battements cardiaques rapides, lents ou irréguliers, essoufflement ou fatigue, étourdissements ou vertiges, évanouissement, douleur ou inconfort dans la poitrine. Le trouble du rythme peut être diagnostiqué lors de la prise en charge d'une autre complication comme une insuffisance cardiaque. L'examen clé pour confirmer la maladie est l'électrocardiogramme. Il faut signaler que le rythme normal du cœur varie entre 60 et 100 battements par minute. Ils peuvent ralentir les battements cardiaques. On parle de bradycardie quand le rythme est inférieur à 50 battements par minute. Les accélérer. Et on parle de tachycardie quand le rythme est supérieur à 100 battements par minute ou provoquer une, un rythme irrégulier. L'électrocardiogramme est l'examen clé de diagnostic et de dépistage. Il enregistre l'activité électrique du cœur et détermine le type d'arythmie. Dans la prochaine chronique santé, Dr Linda Dandisabula, cardiologue, nous parlera du moyen efficace pour se prévenir contre cette maladie. Merci à Onela Mucho et à la cardiologue. Revenons sur l'élément de Gitega en rapport avec la pénurie d'eau potable dans le quartier de la, de, cette, de la province de Gitega depuis environ un mois. Les habitants de ce quartier craignent les maladies des massales. Ils expliquent qu'un bidon de 20 litres coûte, coûte entre 300 et 400 francs brundés, selon des informations provenant de la direction de la régie des eaux région centre-est l'agrandissement de la ville, ainsi que l'épuisement de l'eau dans la nappe phréatique que pendant la saison sèche rend difficile l'approvisionnement en eau à la population le point avec Jean de Dieu Ilakouzi Ce manque d'eau qui s'observe dans le quartier Yova de la province Guitega. dure environ un mois comme l'indiquent les habitants de ce quartier rencontrés près du robinet public non fonctionnel en face de l'école fondamentale Yova. Nous avons de l'eau pendant la nuit et jusqu'à maintenant il n'y a pas de l'eau ils chaque fois se retirent et régulièrement Ils ajoutent qu'excepté les maladies Les usagers d'une plus grande quantité d'eau sont obligés d'acheter un bidon de 20 litres entre 300 et 400 francs burundais et que quant aux détenteurs de restaurants, ils travaillent à perte. Le coût bidon de 20 litres, c'est 300. Mm -hmm. Il arrive au 400. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour puiser ici dans ces robines et qui vont puiser dans ces marais ici Et ils utilisent des eaux de marais en vivant et en l'utilisant pour préparer de quoi manger. Il arrive des maladies régulièrement qui viennent de cette marée. Les informations qui nous parviennent de la Régie des eaux, région centre-est, disent... Que l'agrandissement de la ville de Gitega ainsi que l'épuisement le de l'eau dans la nappe phréatique pendant la saison sèche rendent difficile l'approvisionnement en eau à la population. Depuis Gitega, Jean de Dieu, Irakose, Radio Isanganiro. Merci à Jean de Dieu, Irakose. Depuis Gitega, la capitale politique du Burundi, voilà à 13h16 dans le studio de la Radio Isanganiro. NCHV, cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Eric Ouimana qui a assuré la mise en eau de bon après-midi à tous à tous au revoir.